Bonjour à toutes et à tous. C'est Dimanche Musette. Une heure d'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h. Le mardi, de 10h à 11h. Avec l'indicatif de cette émission. Au bal de mes rêves. Et c'est parti Votre radio GFM 91 102.5 Vous aimez le musette Le dimanche matin, le mardi matin c'est pour vous Nous sommes ensemble pendant une heure ça continue, c'est pas fini Dans ce dimanche musette c'est un voyage à travers les doigts magiques qui font danser les balles encore populaires en Italie moment magique à vivre avec les virtuoses italiens et il y en a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 Ces italiens, ils connaissent la musique, hein? Ah, c'est des sacrés accordéonistes, et ils le prouvent.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 Faire une dédicace à un ami, à un parent, à un proche ou autre. Vous appelez Sorgé FM au 04 50 56 01 48 jusqu'au vendredi matin 10 h impérativement. Votre dédicace passera le dimanche et le mardi. C'est simple, c'est Sorgé FM. à la java comment la petite java ça reviendra et eh oui nous sommes sur le 91 sur le 102.5 sans gfm la radio la plus proche de chez vous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 C'est un beau voyage dont nous profitons aujourd'hui, et c'est sur Sorge FM, le dimanche et le mardi. Veramente Quand je vous disais qu'ils sont bons, je ne vous ai pas menti. dit de 9h30 au samedi 10h, pour nous joindre, un numéro de téléphone, le 04 50 56 01 48. Si absent, laissez un message. Quel que soit le temps, il fait toujours bon sur le 91 et sur le 102.5 de J FM. Quel que soit le temps, restez avec nous. Parce que, avec nous, c'est savoir vous amuser. Parce que, ensemble, on est bien. Et quand on est bien, il n'y a rien de mieux. un beau voyage dont nous profitons aujourd'hui et c'est sur Sorgia FM le dimanche et le mardi Pour aujourd'hui, le musette, c'est fini Place maintenant à la chanson française Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous sur 91 MHz Également sur 102.5 Allez, c'est parti Joe l'été indien Un automne, il faisait bon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 Tu voudras quand tu voudras Et l'on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort Toute la vie Sera pareille à ce matin Aux couleurs de l'été indien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 Une Le ciel. On ira où tu voudras quand tu voudras Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort toute la vie Ce sera pareil les images, les démons de minuit, et puis ce sera Claude François, comme d'habitude, Eddie Mitchell, pas de boogie-boogie Je me lève et je te bouscule Tu ne te réveilles pas Comme d'habitude Sur toi je remonte le drap J'ai peur que tu aies froid Comme d'habitude Ma main caresse tes cheveux Presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Et puis, je m'habite très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude. Je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, surtout. Je quitte la maison, tout est gris, dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude Toute la journée Je vais jouer à faire semblant Le jour s'en ira Moi je reviendrai Comme d'habitude Seul J'irai me coucher Dans ce grand lit froid Comme d'habitude Sans bruit Je resterai là En t'attendant Comme d'habitude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 Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Le paradis. que l'acte d'amour sans être marié est un bûcher C'est un nouvelle, il me faut l'annoncer À ma paroisse Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky Afin de préparer mon serment Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit Je me posais bien trop de questions Au petit matin, Dieu m'est apparu Et il m'a donné la solution C'est ton l'église, j'ai couru Parler à mes fidèles sur ce temps Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs Reprenez avec moi, tu sens Sur certains visages de l'assistance se reflétaient sur toute l'alignation Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris Ils me demandèrent de faire à nouveau le serment du boogie-woogie Mes bien chers frères, mes bien chers sœurs Reprenez avec moi son cœur Pas de boogie-woogie avant de faire vos prière du soir Mais mes fidèles sont partis Dieu te reste seul dans ta maison J'en ai l'air, mais le dire à quoi bon Si ton frère va me faire perdre l'affaire J'irai droit rendre droit à l'enfer Mais serai encore à la messe de midi Le serre du bougie-bougie Mais bien cher frère, mais bien chasseur Encore une fois, pas de produits avec toi Sans guerre, pas de bougie-bougie avant We Hugo Frey nous interprète Santiago, Florent Pagny c'est n'importe quoi et Franz Gall poupée de cire, poupée de son. Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Oh, sure. des garçons, de de sto Stone et Chardenne, l'aventura. Patrick Hernandez, haha, son succès formidable que je vous laisse apprécier. François, Belle Belle Belle et Michel Fuguin pour un Flirt avec toi. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous sur 91 MHz également sur 102.5 Un jour mon père me dit fiston, je te vois sortir le soir à ton âge il y a des choses qu'un garçon doit savoir les petites filles tu sais, méfie-toi C'est parce que tu crois Elles sont toutes Belles, belles, belles que veut le jour ouais belles, belles, belles, belles que veux l'amour Elles te rendront fou de joie Fous de douleur Mais crois-moi, plus fou belles, belles, belles, belles De jour en jour Et puis des filles, des filles De plus en plus Tu vas en rencontrer Peut-être même qu'un soir tu oublieras de rentrer Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras Et dans ces moments tu te souviendras Que ton vieux père disait, elle s'en veut. » Tu lui dire Je t'aime Mais tu ne pourras plus parler En un clin d'œil Vous serez unis Pour le pire et le meilleur Mais tu tiendras là Le vrai bonheur Et aux yeux de ton cœur Elle sera Belle, belle, belle et heureux Le jour Belle, belle, Le Comme j'ai dit à ta maman Tu lui diras en l'embrassant Belle, belle, belle, je veux le jour Belle, belle, belle, je veux l'amour Belle, belle, belle, je veux Je ferai n'importe quoi Pour un flirt Avec toi Je serai prêt à tout Pour un simple rendez-vous Pour un flirt Avec toi Un petit tour Un petit jour Entre tes bras You're welcome the I'm well. Allez, c'est la femme libérée qui sera suivie de Pierre Perret avec euh, <rire> la cage aux oiseaux, l'emblématique chanson de Pierre Perret. Demis Rousseau nous écrira sur les murs et Charles Aznavour se voyait déjà. Que me cher, le monde y a longtemps. Qu'elle fait plus semblant, elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. De la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, de la Dans la maison, c'est ce que vous diront quelques rentiers vis des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare. Une fois dans votre vie, vous êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux et avec moi, ouvrez, ouvrez la cageau. Oui, un peu plus fort. Regardez-les s'envoler, c'est Les enfants s'y jouent à Les petits oiseaux plus Ouvrez-leur la porte vers la liberté Si votre concierge fait cuicui sur son balcon Avec ses perruches importées du Japon Ces canaris jaunes et ces bengalis, À votre tour, faites-leur guili-guili. Sournoisement, exclamez-vous, Dieu, quel plumage Mes chères madames, on vous demande au troisième étage. Et les clans au ralto tourné, Même si on doit pas vous le pardonner. ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez. Les petits joies prisonniers Ouvrez-leur la porte vers la liberté Ouvrez,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 J'étais certain de conquérir Paris Chez le tailleur le plus chic J'ai fait faire ce complet bleu Qui était du dernier prix Les photos, les chansons et les orchestrations Ont eu raison de mes économies Vous déjà en haut de l'affiche en, en dix fois plus gros que n'importe qui mon nom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 Je n'ai pas une belle Mais au fond de moi, je suis sûr au moins Que j'ai du talent Ce complet bleu Il y a trente ans que je le porte Et mes chansons ne font rire que moi Je cours le cachet, je, je, je fais du porte-à-porte Pour subsister, mon Dieu Je fais n'importe quoi là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 On termine avec euh, Charlotte Julian, Fleur de Provence et Richard Anthony et j'entends siffler le train. Belle journée à vous toutes et à vous tous. A très bientôt sur le 91, sur le 102.5 de Sorgia FM. Je vous embrasse et je vous aime. Vous écoutez Sorgia FM, la